Dossier 2, Ici, ailleurs. Leçon 3, Bon baiser de. Activité 5. Bonjour, monsieur. Une lettre recommandée pour vous. Oh Une lettre recommandée Qu'est-ce que c'est Ah, elle vient de loin. Oh, le beau timbre Elle vient d'où cette lettre Elle vient de Chine. Ça fait un beau timbre pour ta collection.